Zum zum zum zum zum zum Mix Radio mix un max de son-dance-floor. un max de son-dance-floor. Radio mix un max de son De son dance floor. Un max de son dance floor. Et les tout pile 10h, on est parti ensemble jusqu'à midi. J'ai un peu de mal ce matin, sans vous le cacher, parce que c'est la victoire de la France et on est en finale dimanche. vous Voyez, j'ai un voix cassée. Effectivement, on est en direct jusqu'à midi. C'est parti. C'est le morning de l'été. Je vais vous réveiller avec du stand and floor, un peu de café et ça fait plaisir. Avec des chroniques, on aura des infos insolites, de l'horoscope, bref, un peu de, beaucoup de choses. Hein. Justin de pour démarrer cette matinée. On est là jusqu'à midi. J'ai beaucoup de mal ce matin. <rire>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 It's so phenomenally come more like the way we rock it So don't stop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 Here's what you did. Sonetzflatter. Gente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 J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça ma beauté repose sous moi. J'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai vérité dans les rues, je vagabonde. J'ai vérité dans les bouges vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sur la bonne, n'avez moi confiance, je changerai la rêvais.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 Et maintenant tu m'abandonnes Je l'ai négité dans les rouges Je l'ai négité dans les rouges vagabondes, vagabondes. Fais-moi confiance, je changerai la donne Fais-moi confiance, je changerai la donne Fais-moi confiance, je changerai la donne Fais-moi confiance, je changerai la donne Je changerai la donne Fais -moi Et j'adore ce son, Maître Games à l'instant, ma beauté On est en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Et un petit tour du côté de l'horoscope Et bah oui, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le début du week-end Les béliers, c'est confort et bien-être maximum aujourd'hui. Vous y trouverez votre compte. Les taureaux, vous serez au top. Écoutez vos envies, ne vous privez de rien. Les plaisirs de la vie vous vont si bien. Les gémeaux, encore une journée où l'ambiance est perturbée. Restez discret. elle Allez donc tester le café des chats. Les câlinés vous calmera les idées. Les cancers, vous saurez apprécier ce, cette belle journée de printemps. Qui même me suit sera votre devise. Exprimez-vous les lions, même si rafler de temps en temps, ça fait du bien.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 Un léger calme place, cela ne vous dérange pas. Les scorpions à l'écoute de vos amis, vous saurez jouer les apprentis sorciers. On peut compter sur vous pour trouver des élixirs adaptés à leurs petits bobos. Les sagittaires, la lune va encore vous chauffer. Résultat, vous serez désagréable avec la terre entière. Les capricornes, voilà une journée tout à fait douce et agréable pour vous. Le ciel vous donne des ailes. Ouvrez-les et décollez pour atteindre vos rêves. Les versons, un bon conseil pour vous. Fuyez les complications et les prises de tête. Simplifiez-vous la vie. Et puis les poissons, vous risquez d'être gêné aux entournures. Ne vous laissez pas entamer nerveusement Respirez et inspirez. Très Belle journée. L'astro Radio Mix un, un max de son Dance Floor. Un max de son Dance floor. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop. On peut tous glisser, y a que Dieu qui sait, je me dis quand j'en sais trop.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 Chacun à sa façon, je sais ça dérange, je sais ça on en a rien à foutre. Pas de pas d'effets, on est comme on est, crois pas que j'en fais trop On a les mêmes en je regarde la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont de salles et comme Moi toujours ma parole, Ils m'ont fatigué, font plein de Je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potons mal parés dans deux salles affaires Nous marches à la fin J'excale les déranges J'ai sans les déranges Je, je sais qui pense au manteau Nous marche à la fin J'excale les déranges J'excale je les déranges C'est je. Je. Je qui pense au <-t> e> manteau On en a rien à foutre Je crois qu'ils m'ont pris pour elle Je peux rien faire c'est pas ma faute Fais pas elle ça rigole je nous nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre. Peut te foutre. Où on va où On Je marche ma route. Marche à, à la, la parole. parole. -y, laisse les laissez parler. pas dire -y, laisse les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potos mal dans de sales affaires. Nous à la parole. les qui y sur dos, nous Shall I on la four. On another Radio Mix Floor. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. Un max de son Dance Floor. Come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this chain. Sevens you've been feel it in the yeah. air You see your fortune in Le nouveau Cachemire à l'instant, en direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Puis on est connecté également sur euh, notre site de jeux partenaires BobaWorld.fr, d'ailleurs dédicace à Cozy, Miss Candy, Zoua, Skizy et Matt le Rich. voilà, et pas des pseudos parmi les autres. Voilà, en tout cas, ils nous écoutent, en direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, puis la suite, j'adore ce son. C'est Amir, j'ai cherché, bienvenue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 J'adore ce son, le son de Amir à l'instant J'ai cherché, on en dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été si vous voulez réagir, hashtag morning, radio mix floor, on est là, on lâche rien avec du son dance floor et puis euh, l'info, euh, un solide qui débarque dans quelques instants, on tout de suite. Mix radio mix floor. Un, max de de son floor. un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Un vent de révolution souffle sur le camping. Il faut se taper la musique de violon. C'est tu sais ce qu'ils disent les vieux. Camping 3. Et toi tu bossais dans quoi À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard, ils ont trouvé que j'avais...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 I'm feeling drunk at home So high, so high Baby, baby, I don't need dollar bills to have fun tonight Touch it down I don't need dollar bills to have fun tonight I'll let you know I know what sad said so So I don't Non, ce sont alma George à l'instant en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, puis on est connecté également sur notre site de jeu partenaire, bobaward.fr euh, Dédicace à tous les pseudos là qui nous écoutent, Hercule 31, Destiny, Cozy, Matt Rich, I want McDo et Volleybins en direct évidemment jusqu'à midi, puis évidemment ce son que vous entendez derrière moi, c'est le son peut-être de la victoire dimanche des bleus, et voilà, c'est David Guetta pour la suite. Son de David Guetta à l'instant avec Zara Lanson On direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Et un petit tour du côté du sport, et on va parler de la victoire des Bleus. Foot, rugby, tennis, Formule 1 et toute l'actu sportive, c'est Sport News. Football pour commencer, et aussi incroyable que cela puisse paraître, ça n'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire de l'Euro, jamais les Bleus n'avaient enchaîné deux matchs de championnat d'Europe avec le même 11 de départ, résultat hier soir Didier Deschamps a donc mis fin à cette incongruité en alignant l'équipe qui s'était brillamment débarrassée de l'Islande en quart, avec Moussa Sisoko au milieu, Samuel Umtiti en défense dans un schéma qui a souvent penché vers le 4-4-2, tant Antoine Griezmann a évolué sur la même ligne qu'Olivier, Giroud où finalement dans cette configuration les tricolores ont donc laissé le ballon à la Nationalmannschaft qui a œuvré comme une araignée tissant sa toile patiemment et tournant autour de soi proie en, deuxième, en première période les bleus ont, ont plié hein, jamais rompu et finit par ouvrir la marque sur un corner bêtement concédé par Hector et une main évitable de Schweinsteiger après la pause l'Allemagne a complètement déjoué battu dans l'engagement et dans les intentions par des bleus qui ont réalisé le match parfait celui qu'il fallait faire en tous les cas face aux champions du monde. Griezmann, Koscielny, Umtiti sont nommés comme étant les, les, les joueurs les plus formidables, hein, bien sûr, de ce match. En tous les cas, la victoire française hier 2 à 0 propulse les bleus vers la finale face au Portugal. Ce sera dimanche soir. On aura l'occasion d'en reparler. Le tennis opposé en demi-finale à Londres, Andy Murray et Thomas Berdych vont disputer une grande première dans leur carrière sur gazon. Alors il en faut plus que ça pour casser Andy Murray, bien sûr, battu en finale des deux premiers grands chelems de la saison à l'Open d'Australie et Roland-Garros par Novak Djokovic, le Britannique est reparti à la guerre après sa défaite parisienne. Il est y reparti, oui, mais avec l'homme qui l'a transformé en double vainqueur du Grand Chelem, Ivan Lendl. Après deux années hors du circuit, le Tchèque a repris du service aux côtés de l'Écossais avec qui il est resté en bon terme ensemble les deux hommes ont toujours laissé un peu de place euh, euh, peu de place au détail et surtout ils se sont offerts le premier succès d'un britannique à Wimbledon dans l'air open c'était en 2013 et puis Roger Federer de son côté dispute la 11 e demi-finale de sa carrière sur le gazon du All England Club à Wimbledon toujours il a gagné les 10 premières donc un immense défi pour Milo Straunik qui sera face aux Suisse enfin un mot du Tour de France hein, puisque c'est aujourd'hui la première montée euh, la première ascension première catégorie également Il s'agit du col d'Aspin, l'étape aujourd'hui 162,5 km entre l'île Jourdain et le lac de Payol Radio Mixplore, un max de son. Let's fly, let's fly. Pour me laisser, laisser j'ai des rêves et des projets, histoire. son dead BLA! And I know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 Oh non on jusqu'à midi, le son de Chris Bond à l'instant, je suis désolé, une petite coupure, ce n'est pas moi évidemment, c'est une grosse coupure internet qu'il y a eu ici dans le bâtiment. Bref, c'est pas grave, je suis repris l'antenne avec vous, je suis avec vous jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Avec vos dédicaces dédiées à Hercule 31 et à toutes mes poules, dédicace au McDo, dédicace à Tajia, dédicace à Miss Candy, bref tous vos messages avec le hashtag Morning Radio MixFlor sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, rajoutez-nous Radio Mixflore et nous on est ensemble jusqu'à midi avec le son que je kiffe. Soprano, le diable, ne s'appuie plus en Prada. On est ensemble jusqu'à midi. Bon réveil Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes. Même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 Lepo ka changé, j'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diab s'habille plus en prada. Le diab s'habille plus en prada. Des hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses dos. Il n'a plus d'ampli sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diab s'habille plus en prada. Le diab s'habille plus en prada.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 Jab s'habille plus en paga. Le job s'habille plus en paga. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'enfi sur le globe. Le piton lui a pris son job. Oui, élève a dépensé 100 m. Wil We Et qu'il est bon, ce sont le solo soprano à l'instant. Le diable ne s'appuie plus en Prada. On est ensemble jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Soyez bienvenus tout le monde En direct, évidemment, du vendredi 10h30, c'est la dernière de la semaine avant le week-end, parce que oui, vous êtes peut-être en vacances, mais d'autres travaillent, évidemment, en mode centre aéré, en mode vacances, en mode ce que vous voulez. Voilà, dites-moi en tout cas un peu partout en France ce que vous faites cet après-midi en mode barbecue, Là, je vois qu'on démarre déjà l'apéro, et 11h-10, oh, ça va vite, hein En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, c'est ici que ça se passe. Je m'appelle Alex, on est ensemble toute la matinée.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 Radio Mixfloor, un max de son dance floor. Radio un max de floor. Un max de, dance floor. Un max de dance floor. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I press my baby on her phone, so to get her sexy body home, that's the way Got to find an alibi Cause I don't wanna waste my time I don't wanna feel stress. It's not that I'm lazy I think I'm just crazy It's not that I'm lazy. I think I'm just crazy It's not that I'm lazy. I think I'm just crazy Mix-Floor. Radio Mix-Floor, un max de son Dance-Floor. One. Radio yeah Mix-Floor. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, yeah un max de son Dance-Floor. Oh So try me in the morning when the sun comes rising up Try me in the afternoon that you just can't get enough toi j'ai dans m'étouffer En, en direct évidemment, encore coupure internet Voilà, Mais je viens d'appeler Responsable Technique C'est bon, tout est, tout est réparé évidemment Même ici, chez Raduix Flor, On est au bout du rouleau, c'est vendredi en tout cas Mais on est content, il y a du son d'Enslore Et puis France, en plus c'est en finale dimanche Et c'est ça qui est bon, et on est en direct avec le son de l'été Déo, à l'instant avec Baylor. Bienvenue tout le monde Mommy, take it to the ground, pick it up for me Look back at it all, I'm for me Put it work right like my time She She ride it like a 63 I'ma buy a new CELINE, Let her ride in the forest with me Ooh, she the bank, I'm her boat. And she down to break the Ride or die, she gon' go I'm gon' choose. she finesse I fight up, she take that Put it all time on your body, you, you gotta go wipe, wipe, wipe, wipe, no. wipe, wipe, wipe. But you, no. so so so you do Gif Harmonie à l'instant sur Radio XFL, c'est le morning de l'été jusqu'à midi, puis je vous l'avais promis parce que je reçois pas mal de messages Facebook on me dit allez balance le, le son de l'été Bah oui ce que très de musique pour cet été Une petite parodie là pour Radio X vous me dites si vous aimez ça s'appelle On va danser Et c'est en featuring avec Mélissa Bah oui c'est bien moi que vous allez entendre dans quelques instants On est en direct On va danser ça s'appelle comme ça C'est moi qui l'ai écrit cette musique là j'en suis fier Allez c'est parti Salut yes à toi de chanter mon pote Le son de l'été Bo On nie Je peux pas m'en passer hey. J'ai voulu m'approcher Pour venir te draguer Ton mec est arrivé Je me suis fait tarder. Eh hey, t'as bien compris hey. Les paroles c'est la la la la Ah si tu sais pas chanter ça En tant que chez toi mon pote hein. Tu vas te coucher hein Ici hey. on est là pour s'ambiancer Danser, bouger T'as compris ça Alors On y va Inutile de chercher cette musique là sur iTunes, ça l'y est pas évidemment. C'est une musique que j'ai écrite pour cet été, pour la radio, pour délirer. Si vous voulez retrouver sur YouTube, ça s'appelle Alex. Vous tapez on va danser là là là. Vous allez trouver sur YouTube évidemment, c'est pour vous, c'est dédicace. Et puis la suite évidemment là, c'est du vrai son Major Lazare à l'instant. Et boum, on en dirait jusqu'à midi c'est le morning. <musique> Got a body like Baywatch. Baywatch. I'm at a head playhouse, Tim bottles, yeah. vote Tim Mo. Told him move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? shit though? Really, is you really with the shit though? Shit, though. We got champagne and vodka. Moons with me if they need a pile of oh. moons. Most niggas say real niggas, give money. All motherfuckers that drop it to the ground like y'all ass bitch. bitch. Back it up like yes, bitch, back yeah. to the pillow, I'm smashing She a make bag nice, me no even give a fuck She a swan lot of sign dollar, where you a go do? Take a roadside, go smash it, on the Avenue Two of my bitches in the club Me introduce them to each other Other, other Man, I get lips, I'm in forever Peace. Radio Mix Floor Radio Mix Floor, un max de son dense Floor, yeah. floor. Ah, yeah. ah, ah, ah, ah, yeah. Un max de son Dance Floor Za wór echecki pasuje małże, nie jestem hmm. taki. Nie jestem taki, nie jestem je Nie jestem taki. Nie jestem taki. Nie jestem taki. Je Jaloux, laisse les coups mal à c'est pour nous. Ils diront MHD, il est relou. En que partie, le mec nous a chez coups. LNG va doucement sur vos colliers. Qui me met, me suivent, on se sort sur Twitter. Ouais. Ma chérie, me presse pas l'amour tu as Il cadignait, c'est ça qui le fait faire. Hey. Tous ces enfants, échecs qui passent au maro. Ouais, c'est pas ta menti J'ai pas fiche de pêche, connais pas mon salaire, mais je parle des Gucci. On m'a dit qu'à foutre la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans piston et tu le Et le goût.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 Alors, ce sont MHD à l'instant Afro Trap. Ça donne envie d'être en week-end et ce soir, évidemment. Vendredi soir, Pivot Dédicace, ça se passe sur BobaWorld.fr avec Lava la 20 Vive la Peace and Love Corporation et Hercule 31 et Love Audrey 31. On est là ensemble jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir sur Snapchat, Instagram, Twitter, hashtag morning La suite, une Décova Radmixor, c'est le tout nouveau souffle. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Eh, eh. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Eh. Même pas eu le temps de lui expliquer, eh, c'est plus la peine de continuer, eh, mais c'est le temps qui court, court, court, court, mais c'est le temps qui court. Pour tout ce match, je suis désolé, eh, Encore une fois, j'ai tout caché, eh, mais c'est le temps qui court, c'est le temps qui va, c'est le temps qui court. C'est le temps qui C'est oh, le temps qui C'est le temps qui Mais à Mais elle pas. Je lui dis qu'elle m'a fatigué Lâcher, eh, eh, je sais pas comment lui expliquer, eh, eh Un jour je finis m'embarrer, eh, eh Mais c'est le temps qui court Cours cours Mais c'est le temps qui court Pour tout ce mâche désolé Eh eh Encore une fois j'ai tout gâché Eh eh Mais c'est le temps qui court Hey, hey, hey, C'est le temps qui court e e e e e e e e e e e e e e e Il est juste énorme, ce sont le tout nouveau souffle à l'instant. Mia y pas, en direct y jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Puis je vous fais découvrir le nouveau son de Galantis, ça s'appelle No Money, ça arrive juste dans quelques instants. On est là jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, c'est vendredi, c'est ça qui est bon. Et en plus, il y a du soleil partout en France, et là, on est bien avec la victoire des bleus. On s'en va quelques instants tout de suite. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Papa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 so sur de Galantis à l'instant nos monnaies en direct jusqu'à midi le morning de l'été je vous avais promis évidemment des infos insolites euh, croustillantes voilà David le retour avec la chronique insolite on est en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été soyez les bienvenus tout le monde ça se passe ici chaque jour entre 10h et midi le morning de l'été hashtag morning une info étrange inhabituelle drôle c'est l'insolite news <rire> Et alors qu'il était en train d'effectuer un discours retransmis à la télévision, la langue du chef d'État biélorusse Alexandre Loukachenko a fourché puisqu'il a solennellement invité les travailleurs biélorusses à se déshabiller et travailler. Il voulait bien dire autre chose est demander à ses citoyens de s'améliorer et de travailler. Il n'en a pas fallu plus pour que les internautes prennent au pied de la lettre le message de leur président. Ainsi, plusieurs d'entre eux ont commencé à publier sur Instagram des photos d'eux et de leurs collègues tout à fait nus. Ces photos répertoriées grâce à un très joli hashtag qu'on qu pourrait traduire par travail nu en français ont rapidement été partagées et repartagées sur les réseaux sociaux. Des chantiers au bureau en passant par divers autres lieux de travail des centaines d'internautes publient ainsi des clichés d'eux travaillant dans le plus simple appareil. Comme vous avez pu en découvrir peut-être sur Twitter Facebook Instagram en tous les cas bah voilà ce n'est pas forcément une bonne idée de prendre au pied de la lettre tout ce que dit un président <rire> Mais combien ça te rapporte Explore un max de sons. énorme, ce sont Jennifer Lopez à l'instant on dirait jusqu'à midi, c'est le morning de l'été soyez les bienvenus tout le monde, on est là chaque jour du lundi au vendredi, entre 10h et midi c'est la dernière évidemment avant le week-end, on s'en rejoindra évidemment dès lundi, mais rassurez-vous, il reste une petite demi-heure, on est là, hashtag morning Radio Mixflore la, la suite, j'adore ce son Black M, la nuit porte conseil grosse nouveauté, c'est ça qui est au bon on en dirait jusqu'à midi, bon réveil avec Radio Mixflore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 La nuit porte conseil, Black M à l'instant, en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Il fallait que je balance un petit son d'un là derrière tout ça. Évidemment, la musique de la Fan Zone de Bordeaux, évidemment. C'est le son du collectif métissé. Oh ouais, on est en direct jusqu'à midi. Évidemment, on est là. La France est en finale. C'est ça qui est bon. Ah, ça. Mon ami je Jésus eh? Tu ne vois pas les filles On t'invite à un joker et toi Tu viens pour taper les styles Je wanda si toi eh? Mon ami il y a quoi Si tu n'avais pas envie d'un joker Mola, il fallait rester chez toi de bouger. Appartient à ceux qui ne dorment pas. Amis toi mon ami et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle si tu as l'occasion de fêter faut en profiter. Y a les filles il y a les filles Il y a toujours de l'as Les manjacha et les matongo, y a toujours de lolo. Les babouches les pointus et même si tu choses le 80 mon frère aujourd'hui tu vas trouver ta pointure. I teraz kole, la petite, kole, Bêtise. Ce soir c'est la dégaine, fait bouger tant le mouvement est trop chic Viens sur la piste de danse ne plains pas de temps car ce soir ça va trop vite Je t'assure ici tout le monde est fou Tu fais chez nous l'ambiance est super cool Mon ami colle la petite et montre lui que tu dépasses même le super glue. Le show est à faut pas paniquer Le budget est appliqué il est qualifié Et ce toi tu vas kiffer Aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer ça tu le sais Alors ramène des potes On va s'amuser jusqu'au bout de la nuit Mon ami colle la petite Récupé la petite, angoisez la petite, embrouillez la petite, et maintenant collez la petite. à l'instant on collait la petite en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été on est là ensemble encore un petit quart d'heure et c'est ça qui est bon et en plus je suis content parce que je me voyais un petit vendredi là où j'étais fatigué etc je me suis dit cet après midi ce soir je vais pouvoir me reposer en ce vendredi et non on vient de m'appeler ce soir euh, je suis euh, en discothèque booké en discothèque donc c'est bien je, je mixerai ce soir du côté du club ça se passe à Calais en plus à partir de 2h du matin jusqu'à 5h30 donc euh, pas de repos pour moi ce soir allez à la suite Komodo Sound of Legend on dirait jusqu'à midi c'est le morning bienvenue De como de l'instant, Zoom of Legends. C'est le morning de l'été jusqu'à midi, évidemment. On continue ensemble. Et puis vos dédicaces avec notre partenaire BobaWorld.fr. Je suis connecté là-dessus toute la matinée, comme grizzy dédié à grizzy et Thibaut, qui joue à la PS4, et pas message PC en tout cas. On est ensemble jusqu'à midi. C'est le morning, encore quelques minutes pour penser vos messages. Et puis n'hésitez pas sur Snapchat, Instagram, Twitter, hashtag Morning Radio Explore pour vous réveiller de bonne humeur. On se rejoint dans quelques instants avec Inve, de tout nouveau.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 Euro Répar Car Service, l'entretien auto toute marque. Rendez-vous et devis en ligne sur eurorepar.fr. Réservé aux particuliers, conditions sur Radio Radio Flore, tu découvres toutes les plus grosses bombes du moment. This is a new Ici, sur Radio -Mix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 Que tes peines soient qu'un souvenir. Après de bonne tu n'auras plus à courir, car auprès de toi, je le ferai venir. Si toi et moi nous on fera des jaloux. Et je suis prêt à prendre le risque Ton notre amour, est plus fort que tout. Dis-lui la femme qu'il te faut, mais surtout n'hésite pas, laisse-la prendre ma première place. Je ferai de ta vie un rêve. Tu leczyć, będę la będę leczyć, będę leczyć, będę leczyć, dan, dan, będę leczyć, ale dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Nous aussi à l'instant en direct jusqu'à midi. C'est déjà l'heure de se quitter. Bah ouais, pour aujourd'hui, en ce vendredi, je vous souhaite un très très très bon week-end évidemment. On se rejoindra évidemment euh, dès lundi. Je l'espère pour moi dans un état un peu mieux. Malgré si la France gagne la finale, ou là, ça va être encore plus dur pour moi le morning. Mais bon, nous en rejoint dès lundi, 10h midi dans le morning de l'été. Ça continue, ça fait une semaine et ça cartonne déjà. Merci à vous. On est là, je passe les vacances avec vous, juillet, août. Ciao, ciao, et on se quitte sur le son de Dimitri Vegas. Ciao et lundi. J'vev'a des gestes, pas des mots, pour me faire rêver Oh-oh-oh-oh, oh oh money, party, party, party that sexy, sexy, sexy Watch them just to follow me, follow me, follow me yeah. Have mercy, mercy, mercy Man of them, no, move me, move me, move me like, I am emmy, want, tie want. tie one Only you can make me a ya yeah a yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Sur tous ces parle par -là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles Ce qui se cache tous mes talons aiguilles et, et Je m'en Non personne m'impressionne Même si ton regard me des Même si tu sais viser dans le milieu Parler, parler, tabou, parler, parler Je volais, j'ai pas les mots pour me faire rêver, rêver oh. Mets de côté ton écho et essaie de voir sous ma peau. Cette fois, ah, ah, je t'emmènerai dans mon monde, dans ma lumière, dans ton monde. Si tu es sais marcher, dans mes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 Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un truc Si je change, c'est pour qu'on me regarde. Ne serait-ce qu'un petit bonjour, je vous vois passer quand je suis assis. Vous êtes debout pressés, j'apprécie un petit regard, un petit sourire, prenne le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveille, rêves il fait si froid dehors, le reste en rêve. Il fut un temps où j'étais comme vous. La Si bien, pour oh, la pièce En ce moment c'est dur, je, je confesse Moi je vais m'en sortir, je, je l'atteste Toujours avoir un de toi, une adresse Si de toi amour c'est dur, je stresse Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse Mais bon comment faire, à part l'ivresse comme futur Que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche Je sois sûr que si je tombe par terre Tout le monde passe, mais personne ne branche oh, Je par à part les gosses qui me regardent étrangement Tout le monde trouve ça normal que je passe la manche veuillez pas, mais parfois J'ai qu'une envie à Si je m'oublar, me réveillerai. Dziś, od dehors, le ressentez-vous. Pisz, fut un temps où j'étais, comme vous, malgré tout, Mes galères, je reste un homme de jour Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me pas Radio Mixplore, Radio Mixplore, Radio Mixplore, Radio Mixplore, -mix Un max de son dance floor, Radio Mixplore, un max de son non dance floor. -s -s, -s -s, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger, non mais -s -ma -s, -s -ma -s, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux El peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey Il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu es devenue sa joie, mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh Radio Mix Flore, un max de son dance floor. One, Mix Flore, un max de son dance floor. La sensation est phénoménale, j'ai voulu prendre mon but poliment, c'est le maestro, je me crois coups de tête, mais pour marquer un pour toucher. J'traverse la piste, j'ai que des fous minima m'avait touché. Tu veux une top, tu fais tof, j'te fais kiffer, tu parles de l'autre, j'sais sais pas qui c'est, ma vie est faite de plaille pissée, de grosses voitures de femmes métissées, comme au Brésil les jeux sont lissés, j'ai rencontré ma femme au lycée, faire de famille, je suis venu la glisser. C'est le succès, mais tu sais, je n'en suis pas à mon coup d'essai. J'ai pas lâché, pas lâché, pas lâché. T'as l'en gâché, j'ai eu cravaché, j'me suis arraché, arraché, arraché. J'y ai cru quand ça ne voulait pas marcher. On y...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 Pas ton photo, on y go C'est juste du son, juste des photos, on y go Tu trois content, tu donnes ce que tu peux C'est juste un pizza rive si tu veux Je pars la bourrant de foule et tu peux Vamon os, va mon os Elle a trop le Je suis polygame pour m'aviser C'est mon alerte avisé fais bébé J'ai un tour de trop, mais il me voit pas parce qu'il n'y a pas de rétro Dans le métro, j'ai un tour de trop, mais il me voit pas parce qu'il n'y a pas de rétro Dans le métro il yeah. y go De son Dance Floor Radio Mix Floor Radio Radio Mix Flore. Radio Mix Flore. Radio Mix Flore. -flor. -flor. Un max de son Dan Flore. Ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, c'est tu rambo. Ça va faire six ans qu'on met des combos. Je manie les mélos oui, oui voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Olema, Olema, Olema, sauf les mecs, ça fait, en bas les mains. Balmain, Balmain, ça ouvre le façon à Olema, Olema, Olema, sauf les mecs, ça fait, on bat les mains. Balmain, Zawall le façon à la minuit Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi Les habits qui brillent tels les mille et une nuits Paris est vraiment ma, ma ma ma Ça fait comme jamais Ça fait comme jamais Ça fait. comme Je contrôle la neuso, apprécie mon parcours il y a sale petit coquin des cocu y de de Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué Fais qu'amo, pour du coco sur la chaussée, je suis congolais, tu vois, je veux dire Normatisé, maître Gimsma, convoitisé, Charlie delta localisé, l'aime focalisé, sapé comme chacha, chama, dorénavant j'fais des jaloux J'avoue, je vis que pour la victoire imbessie La concurrence à ma le Lugouzano et Hermès je miewisz sac, je la recette. Passe avant minuit. Je vais faire vivre un dream. Avant sur la fice, tes yeux sont rivés. Sur toi, les habits qui prient. Tel, les, mille, une nuits. Paris Et vraiment ma, ma, ma, ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. baby jump yeah unden atuala on the maconada cat just dance demo just una tanan